T'es rentré, tu m'as vu poser au loin, mais tu aurais pu m'éviter Tu t'es assise, on s'est mis à discuter, j'arrivais plus à manger T'as dit que t'étais pas censé être ici Alors, alors, j'ai pris ça comme un signe Forcément, j'veux rien laisser percevoir, donc j'ai joué l'insensible Dans une heure, je vais devoir monter sur scène, on me dit que la salle est pleine C'est quoi, j'crois bien je vais pas monter sur scène Et pourquoi Peut-être parce que t'en vaux la peine ah. T'es rentré, tu m'as vu poser au loin Mais t'aurais pu m'éviter Tu t'es assis, on s'est mis à discuter J'arrivais plus à manger Ta dignité t'es pas censée être ici Alors, alors j'ai pris ça comme un signe A conduire quand tu es rentré dansun péril. On va vivre garder notre petit secret à nos risques et périls. Tu sais quoi Là c'est le point de nos retour Et le pire c'est que je ne regrette rien du tout. Tu as dû te dire que tu n'étais plus toi-même quand avancé vers l'hôtel. Tu seras mon frère quand on descendre la pente, je n'ai pas de marche arrière. C'est quoi C'est le début d'une longue histoire PS Tu me manques déjà ah, T'es rentrée, tu m'as vu poser au loin Mais t'aurais pu m'éviter Tu t'es assise, on s'est mis à discuter J'arrivais plus à manger Ta dignité, t'es pas censée être ici Alors, alors j'ai pris ça comme un signe